Je ne pense pas que la Palestine pourra jamais devenir un État juif, ni que les mondes chrétiens et islamiques soient prêts à ce que leur lieu saint soit sous contrôle juif. Il m'eut paru plus judicieux d'établir une patrie juive sur une terre moins chargée d'histoire. Mais je reconnais qu'un point de vue aussi rationnel aurait peu de chances d'obtenir l'enthousiasme des gens et le soutien financier des riches.